C'était en décembre dernier quand le ministère de la Santé publique a introduit un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Cette maladie due à un virus peut donner au plus tard le cancer du col comme l'indique le responsable adjoint du département des maladies chroniques Dr. Janine aïn -Amiye. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui, dans la majorité des cas, est dû à un virus appelé le Human papillomavirus. Ce virus colonise le col de l'utérus et au plus tard, ça donne le cancer du col. Mais il y a d'autres facteurs favorisants, tels que la multiparité, tels que le partenaire multiple, le VIH sida, et aussi la première naissance avant l'âge de 20 ans. Mais aussi il y a le tabagisme qui est incriminé dans la grande majorité des cancers. Le cancer du col de l'utérus est considéré comme une menace, surtout pour les femmes vivant avec le VIH sida. Le cancer du col de l'utérus affecte au niveau mondial Chaque année, 530 000 nouveaux cas. Et parmi ces 530, 50% d'entre elles vont mourir chaque année. Et dans notre pays, c'est le premier cancer après celle du sein. Et c'est beaucoup plus remarqué chez les femmes vivant avec le VIH. Le docteur Janine Ayin nous parle de quelques signes qui peuvent amener la patiente à consulter. C'est la douleur, le saignement occulte en dehors des règles, la douleur survivante. Quand on fait le rapport sexuel, et il peut y avoir du sang après le rapport sexuel. Les premières manifestations, ce sont les lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses ne sont pas vues par le malade. C'est le prestataire de soins qui peut dire qu'il y a des lésions précancéreuses par ce qu'on appelle le test iva ivn Le traitement se fait de deux manières et un bon suivi du malade lui permet d'échapper au cancer proprement dit. Il y a le traitement des lésions précancéreuses et il y a aussi des traitements qui peuvent être administrés à la personne qui est vue un peu tard quand le cancer est déjà avéré. Mais le traitement qui est vraiment aisé, c'est le traitement des lésions précancéreuses par la cryothérapie. C'est la méthode facile et quand la personne est vue diagnostiquée positive, elle est traitée au même moment. Quand c'est bien traité, c'est bien suivi, la personne guérit très bien et n'est pas vers le cancer. Mais il peut arriver que la personne arrive à un stade de cancer déjà avéré. Là, le traitement est très difficile, très lourd. Mais aussi, je dirais que chez nous, c'est difficile de traiter la personne. On peut faire la chirurgie, mais il y a d'autres traitements qui sont associés, tels que la chimiothérapie, tels que la radiothérapie, qui ne sont pas disponibles sur le territoire brondé, où la personne est obligée Se faire soigner à Le vaccin parvient aujourd'hui à mettre à l'abri plus de 95% de femmes. Le dépistage des lésions précancéreuses peut être fait dans seuls deux hôpitaux publics du pays, dont celui de Kayanza et de Muyinga, ainsi que dans certains cabinets privés.